Activité 6b x B. Un marché. Deux. Un aéroport. Trois. Un restaurant. Quatre. Un hôpital. Cinq. Un théâtre. Six, un hôtel, Sept, un château, huit, un endroit.